Allez, la b e l Rock avec déjà 1 minute 23 de retard. C'est pas tout sérieux tout ça, mais bon, on fait avec une équipe amoindrie hein, ce soir, puisque l'équipe de la b e l Rock a été décimée par la grippe. Et oui, ça arrive, hein, malheureusement, c'est un petit peu la, la période en ce moment. Donc bah, on espère que vous, si c'est le cas, restez bien au chaud tranquillement. On vous concocte comme chaque dimanche, deux heures de musique, pas comme les autres. Il y a quand même quelques survivants hein, de l'équipe de la b e l Rock, puisque en face de moi, on retrouve Sylvain. Bonsoir, Sylvain, comment vas-tu Très, va très bien, je résiste encore. Ouais, ouais tu résistes encore. Quoi, ta drogue à toi Tu te, tu te dope s un petit là, peu Oula, non, non je vais rien dire, parce que déjà, je me suis r e p r e n de r la semaine dernière. alors. Ah, d'accord, ok, bon, ça marche, ça marche, ça marche. Allez, on est parti pour deux heures de, de musique, pas comme les autres, avec du bon son comme d'habitude. Golf tomorrow, both of us. You swim away. The ocean, a lake for us. Song through a screen door shade willows and skunk musk. Remembers me and I, it too. o、oh, days not so far from us. Will kind, you be kind? My song in here, please follow us tonight. The cool air will stay. Tiré du dernier album des Américains Radar Brothers, l'album s'appelle Auditorium. C'est sorti sur le label écossais Chemical Underground. Déjà, Sylvain, cinquième album et on est toujours aussi fan de ce groupe américain. Ouais, ça fait déjà 15 ans qu'ils ont commencé déjà. Ça fait déjà 15 ans, ouais, 15 ans de carrière et ça s'essouffle pas, bien au contraire, puisqu'ils continuent à nous sortir d'excellents albums avec toujours cette facilité à composer des, des balades mi-tempo, comme on vient de s'écouter, plus ou moins électrifiées. Celle-ci avec un petit côté m e r c u r y Rêve un petit peu dessus qui n'est pas pour nous déplaire. L'album est disponible chez Piace. Eh b e n on est content d'être avec vous hein, pour、euh, ce premier jour du mois de février. Un petit peu frais aujourd'hui. On va mettre un petit peu de, de chaleur dans cette radio sur les ondes ce soir avec beaucoup de nouveautés. Et puis, on fera évidemment un retour sur la soirée des Mardis du Grand Marais qui s'est déroulée mardi dernier avec une soirée blues, hein, blues traditionnelle avec les Mountain Men. On aura trois, trois titres, titres live, hein,、euh, session live dans la Belle Rock, ainsi qu'une interview assez rigolote, vous allez voir, avec.、Euh, Eh、ben on n'en dit pas plus, hein, un monsieur australien qui, franchement,、euh, chapeau, hein, il se débrouille super bien. Et puis, on aura aussi、euh, trois extraits live de Monofocus, un groupe、euh, lyonnais, un trio,、eh、ben, qui sont venus du côté de Riorge et qui, franchement, ont mis le feu. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. o u a i c'était énorme,、ouais, c'est vrai. Et puis, évidemment, plein de nouveautés. Hein, tiens, comme la suivante, Catherine Adé,、euh, sortie en Angleterre. Hein, ça va sortir le 16 février prochain. C'est un maxi trois titres qui s'appelle Carry Your Heart EP, interprété par、euh, Catherine Anne Davis, produit par b é a r i Bernard Butler de, de Suède.、Euh, quelques petites explications sur cette nouvelle venue qui a décidé de, de s'auto-produire. pas、enfin, auto-produire, elle a appris elle-même en fait hein, le piano.、Euh, parce qu'apparemment, quand elle était dans sa première semaine à l'université, elle est tombée, elle s'est cassée le dos, donc elle a été immobilisée pendant un bon moment. Et au début, elle voulait être danseuse professionnelle. Donc évidemment, quand elle a le dos、euh, en compote, c'est pas toujours évident. Donc du coup, elle a joué du piano et puis elle a décidé de, de faire carrière là-dessus. Donc,、euh, influencée par des artistes. Tels que Kate Bush, Tori Amos, Jeff Buckley, Nick Cave, c'est Catherine Ann Davis tirée donc de ce premier maxi qui va sortir le 16 février prochain, ça s'appelle Carry Your Heart. Bye.、Oh. Catherine Anne Davis pour commencer un extrait de ce premier maxi trois titres intitulé Carry Your Heart, e p e t puis à l'instant Émilie Simon et Purcell. C'est vrai que ça fait bizarre d'annoncer les、ça、deux en m ê m e t e m p s comme、ouais. ça.、Euh, en tout cas, c'est tiré d'un album hein, qui va sortir le 31 mars prochain chez Naïve et qui s'appelle Private Domain avec une idée simple mais ambitieuse.、Bah、en fait, il s'agit de revisiter nos, nos, gros, nos grandes œuvres classiques et de les passer à la moulinette du numérique. en fait Ouais, c'est fait. Pour découvrir ou redécouvrir hein, certaines œuvres du répertoire à toute une génération qui est, on va dire, plus accoutumée au beat, au break ou aux boucles de, de la musique actuelle, en fait.、Euh, plus habituée à ça qu'aux œuvres de Purcell, par exemple, qu'on vient de s'écouter, Bach ou Monteverdi, par exemple. Et il faut l'avouer que ça marche. C'est bien cet album.、Oh, on va en trouver de la musique classique dans les pubs, déjà, non Ouais, c'est vrai, mais bon,、euh, il faut bon, éduquer.、Classe. à d e s s u s on retrouve quand même、euh, des, des gens comme Ico, Murkoff, quand même, Parawan, Émilie Simon, donc on vient de s'écouter, Marc Collin, Paul. Les Louise, donc、euh, du monde où on n'est pas forcément、euh, habitué, quoique Emily Simon, quand même,、euh, voilà, elle traîne un petit peu dans ce milieu là. Ouais, même, ça, ressemble, ça ressemble.、Euh, ouais, euh, petite anecdote hein, concernant Kathleen h a d é qui avait été、euh, programmée à Sarah, qu'on lui fait un petit coucou d'ailleurs, puisqu'elle est pas, est bon elle est moyennement bien. Ça va mieux quand même, hein, elle sera sûrement là la semaine prochaine. Et elle trouvait que, moi je trouvais que grosse influence Kate Bush, et elle elle trouvait que c'était plus All About Eve. Je sais pas si tu te rappelles de, de ce groupe ou pas. Non,、euh, groupe de, de filles a n g l a i s fin des années、euh, 80, début. 90 et c'est vrai que ça sonnait un petit peu comme ça. On en revient donc à cette compilation Private Domain qui mélange donc de, de, des producteurs électro avec de la musique classique et on va s'en écouter. Tiens, un deuxième extrait de cette compilation, vous r a p p e l l e ça sort chez Naïve à partir du 31 mars. Deuxième extrait maintenant, c'est Parawan tout simplement avec Mozart. Ça, ça、oui. va bien Ouais, ça, ça doit être plutôt sympa. Ça s'appelle Requiem Fragment. One contre Mozart pour commencer. Requiem Fragment. On vous rappelle que la compilation qui s'appelle Private Domain va donc sortir le 31 mars prochain. Ça sera chez Naïve. Et dessus, vous, vous retrouverez donc Marc Collin, Émilie Simon, Para w a n m o、euh, r k o v et puis encore、euh, plein d'autres personnes. Et du côté du, du classique, hein, ils revisitent des choses de chez Rameau, par exemple. Purcell, Mozart, Monteverdi, Schubert, Verdi, Beethoven, Ford, enfin bref,、euh, Bach. Enfin bon, la, la, la totale, quoi. c'est、euh, La classe. Un... Ouais. La classe, un, un bon concept qui va donc sortir à la fin du mois de mars chez Naïve et puis à l'instant dans la b e l l Rock de l'Electronica de qualité avec le nouvel album du duo américain Téléphone Tel a v i v L'album est paru cette semaine, c'est sur le label B-Pitch Control. Et c'est gay puisque ça s'appelle、euh, Immolate Yourself, tout simplement.、Euh, troisième album, hein, on reconnaît bien le, le son des téléphones Tel Aviv. Hein, quand ouais,、même. mais un peu plus pop, là, et ça chante un petit peu et tout. Ça chante、sympa. sur、euh, chaque morceau, hein, quasi, hein, tout au long des dix morceaux, vraiment plus、euh, mélodieux, on va dire. En tout cas, du très bon son pour tous les amateurs d'électro-intelligente. Moi, j'appelle ça comme、la、ça. Ouais, de, d a t e l o Ouais, d'Electronica, quoi, tout simplement. C'est pas de, de juste de la boum-boum. C'est fait、euh, quand, les, quand les machines ont, ont, ont des âmes, comme ça, voilà. C'est ce que j'aime bien euh, décrire euh, ce style de. Musical. Allez, premier retour sur les mardis du Grand Marais, c'était mardi dernier. Une soirée blues, blues traditionnelle, enfin, quoique quand même, avec、euh, les Mountain Men et puis、euh, un trio lyonnais du nom de Monofocus.、Euh, soirée donc blues.、Hein. On commence avec、euh, les, le duo de Saint-Hugues de Chartreuse, c'est près de, de Grenoble. Ils se font appeler les Mountain Men. Et puisque vous êtes et qu'on vous aime bien dans, dans la Belle Rock,、eh、ben, on a été faire un petit tour du côté du, du catering et on en a profité pour faire une petite interview. De ce duo légèrement déjanté. C'est parti.、Euh, salut, c'est Mister Matt de Mountain Man. Et moi, c'est b e r Foutaino you know, de Mountain Man aussi, parce qu'en fait, c'est moi le chef. <rire> ah non, j'adore les chaussures, mais pas sur mes pieds. On vient de Grenoble, dans les montagnes, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et,、euh, et lui, il vient de, de Grenoble, mais à la base, il vient d'une île plus au sud, en fait. Il vient un peu de. En fait, c'est une île qui est à l'est d'Afrique du Sud. Et à l'ouest de Nouvelle-Zélande. En fait, c'est juste au nord de, de la Tasmanie. Ouais. <rire> Je crois que c'est l'Australie, non? J'ai suivi une gonzesse. Et moi, en fait, j'ai trouvé ma femme, e n France, et donc,、euh, j'aurais pu tomber sur une Australienne et partir là-bas, mais finalement, non, ça s'est pas fait. Moi, c'est moins rigolo, quoi. On s'est rencontrés en 2005. C'était un samedi soir. Bah, ça doit être ça. On s'est rencontrés un samedi soir de septembre 2005, e n chartreuse, justement, pas loin de chez moi. Yann faisait un concert en solo. Et à la fin de son concert, ouais, il y a pas mal de gens qui ont dit, oh, faites m o n t h é maths, faites m o n t h é maths. Du coup, je suis allé, sur, sur scène. Je lui ai arraché sa guitare des mains. Et je lui ai demandé de si je pouvais jouer d e u t r o s morceaux, puis je lui ai demandé de rester avec moi, puis du coup on a rejoué une bonne heure et demie, je pense. Yann, en venant d'Australie, tu sais, il n'a pas forcément une culture très blues,、euh, et il a plus baigné dans Dylan, Neil Young,、euh, les trucs un peu plus folk, et, et Matt, en venant de France, bah, bien sûr, lui, il n'a pas une culture musicale de blues. Lui, il a baigné plus、euh, dans les choses comme、euh... ピアフ、ブリル、ブラスンズ、ダニエル・ギッシュ、ダニエル・ギッシュ Il y a un album qui sort le 20 mars dans les bacs, qui s'appelle Springtime Coming. 13 chansons, 10 compositions. Une surprise d'une chanson en français, avec quelques invités, avec un pianiste, un contrebassiste et une violoncelliste. On a représenté la France au, au, challenge international de Memphis, de blues. Au bout de trois ans d'existence et proposer un truc pareil, e、euh, n f i n c'est, plutôt cool parce qu'on, l'année dernière, on est parti jouer à Montréal sur un des festivals monstrueux, u h festival de blues de Montréal. On vient d'apprendre il y a pas longtemps q u il y a une dizaine de jours qu'on nous repropose des dates aux États-Unis en fin d'année. Donc,、euh, oh, c'est bon art. m en fait, moi, <rire> je, je pense que ce qui plaît vraiment aux Américains, c'est l'accent, que nous avons quand nous raconte des histoires entre avons on Le s morceaux. Le fait que on n'ait pas justement cette culture blues comme eux peuvent l'avoir, c'est complètement culturel. Le blues est partout. Ouais, n'importe où il y a cette musique qui est là, quoi. Elle est dans l'air, pratiquement, quoi. Et donc, nous, on n'a pas forcément cette culture. On, on écoute ces vieux trucs, on, on fait notre mélange avec ça, si tu veux. Et je pense que ce qui leur plaît, justement, c'est ce mélange. On fait pas un blues qui est traditionnel. Puis, bah, je crois que tu e Tout ce mélange donne ce truc-là. quoi Ça, c'est énorme.、Ouais, énorme. On est dans le train et voilà, on essaie d'avancer. quoi C'est bien. Voilà, Mr. Matt et Ian donc, du o n c d duo Mountain Men près de Grenoble, entre bah, deux assiettes c o m m et ça e puis deux bières. Une petite conversation tranquillou avec les Mountain Men. Mountain Men c en session live ce soir dans la Bell Rock. Premier titre tout de suite, enregistré mardi dernier à Rieur. J'en vous rappelle, vous l'avez écouté, que l'album s'appelle Springtime is Coming et qui va sortir le 20 mars. On en reparle d'ici quelques extraits. Mais pour l'instant, I Make You Lose, c'est notre premier titre en live. Comment ça va, Riorge Approchez-vous. Approchez-vous, je vous dis. On est très contents d'être à côté de chez vous,、euh, dans la Loire. Ce e s t pas souvent qu'on joue en dehors de la France. Et ça fait plaisir. Un petit morceau qui s'appelle I Make You Lose. Before birth, I heard about a father's dreams broken before birth. I mean, But I'll frame my hand, not a smile, nor a jest, baby, nor a jest. But I'll frame my hand, not a smile, I make a lose, I make a lose.、Baby. I make a lose. No hate, no love, only fear of asking. No hate, no love, only fear of asking. No caress on my cheeks, I'm as covered as I. Hold a l o n e baby, a l l a l o n e No carries on my cheeks. I discover I make a lose. I make a lose. b a b y I make a lose. d o w n I make a lose. Oh, to smile for me. Oh, to give it to me. Without ever wanting. To start again, all t o smile for me, all t o g i v e i to t m e without ever wanting to start again. Let's go, brother. Mountain Man,、Merci、premier、beaucoup. titre en live、voilà. dans la b e l Rock ce soir. Les Mountain m i n o n remercié u e i n d'ailleurs. Baba, ce n'est pas souvent qu'on le fait. On devrait un petit peu plus souvent le remercier. Le sonorisateur officiel des Mardis du Grand Marais pour avoir enregistré cette session pour nous. Et puis on remercie évidemment le duo grenoblois. Pour nous avoir donné l'accord de captation sur cette magnifique session. Deux autres titres en live un petit peu plus tard dans le programme. Et puis, si vous voulez revivre intégralement la soirée des Mardis du Grand Marais, on aura aussi trois titres évidemment en live du trio lyonnais Monofocus. Pour l'instant, vous avez l'habitude dans la Belle Rock, on aime bien mélanger un petit peu les genres musicaux. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec Kid Cudi, un artiste new-yorkais qui s'est fait découvrir un de plus hein, grâce à son site MySpace Day and Night. C'est son tout premier single, un titre qui cartonne un petit peu plus Partout sur tous les dance floors du monde entier. Et sachez que si vous aimez le son de Kid Cudi, il va sortir cette année un album qui s'appelle Man on the Moon sur le label hyper côté du, du hip-hop. Ça s'appelle Fool's Gold. c a u s e d a y a n d n i g h t t h e l o n e l y u g h laugh, laugh, laugh, l f u g h laugh, laugh, l g h l a h l a l a l a laugh, laugh, laugh, laugh, l a h l a u a u g h laugh, l a g h l a h l a u g laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, e a u g h laugh, laugh, g h l At night, day and night. The lonely loner seems t h e free h i mind at night. He's all alone, so things will never change. The lonely loner seems t h e free m i n at n i g h t At, n At, at night. At, at, at, at, at, at, night. At, at, at, at, at, at night. Ça cartonne un petit peu partout dans le monde. Kid Cudi Day and Night,、euh, jeune artiste new-yorkais. On vous rappelle, le single est disponible maintenant. Il y a un album Man on the Moon très prochainement en France, tout de suite, quasi aux États-Unis, sur le label Fool's Gold. Tiens, on va rester du côté de New York. C'est notre coup de cœur de la semaine. Cinq New Yorkais qu'on a découvert en 2007 et qui vont sortir le mois prochain. Ça sera en mars leur premier album. Le groupe s'appelle Harlem Shakes et l'album s'appelle Technicolor. le feu. Deux cœurs de la semaine dans la Bell Rock 5 New Yorkais, les Harlem Shakes. L'album va sortir fin mars, on vous le disait. L'album s'appelle Technicolor Elf.、Hein. Une petite carte de visite des Harlem Shakes. Ils ont déjà tourné avec pas mal de monde, puisqu'ils ont déjà taillé la route avec les d 0 r o u f les v a m p i r e Weekend, Beyrouth, Wire, Clap Your Hands. C'est y e Et puis、euh, les Arctic Monkeys. Hein, donc, on vous le disait, l'album sortira fin mars. Et franchement, si vous aimez、euh, la pop new-yorkaise, vous ne serez pas、déçus. d é ç u d'autres extraits, évidemment, de ce magnifique album dans les prochaines émissions à venir. On va laisser tomber les r i c a i n s de côté, parce qu'on en a passé déjà pas mal en ce début d'émission. Et on va se concentrer sur la scène française, même quasi l o c a l groupe r o u e n n a i s l y o n n a i s avec les Golden Zips. Sous ce nom, en fait, se cache、euh, Zazin. Ouais, ouais, donc on reprend les mêmes et on recommence. Donc、euh, Luc Sabatin au chant, Pierre Vadon au clavier, mais maintenant à la guitare aussi, Mathieu Play a u m a c h i n e Nicolas Teta à batterie, Maxime Piquet a u g u i t a r e Et Raphaël Valade à la basse. Voilà, donc pas mal d'actualités pour les Golden Zip à a x z a z on vous le disait, puisqu'il y a un maxi 3 titres qui va sortir. On va vous en jouer un extrait tout de suite. Ça s'appelle Welcome to the 70s. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a deux dates, Sylvain, de, de concert. Oui, alors ils vont jouer le 26 février au Periscope à l y o n p e r r a c h e et au mardi du Grand Marais, donc en première partie du groupe Stuck in the Sound, pour une soirée qui sera coproduite par l u s i c Ouais, la belle、euh, rouennais, le monsieur, c'est Ludovic, hein, Ludovic、euh, qui s'occupe d'un magazine qui s'appelle Only for DJs. Voilà pour、euh, la publicité. Allez, Golden Zip, donc, euh, anciennement euh, les A's et maintenant Golden Zip, ça s'appelle Welcome to the 70s. Welcome to the 70s! Life goes the p a u s side, love w a s c t bringing home, it wasn't b r i n i n g h Single pour quatre musiciens qui se font appeler les Hot Mells. Ils viennent de Liverpool.、Hein. Le single est prévu pour le 2 mars. On les avait découverts personnellement l'année dernière avec leur premier disque et pas de mauvaise surprise hein, pour le deuxième single, puisqu'ils proposent encore une fois un très bon titre qui s'appelle Edit. Et puis juste avant, on était revenu du côté r o u e n n a i s l y o n n a i s avec les anciens de Zaz qui se font appeler maintenant Golden Zip.、Euh, première réaction à, à chaud comme、rock. ça beaucoup beaucoup Donc, Beaucoup plus rock, ouais, bien produit, hein, aussi, bien hein. produit,、ouais. euh, donc, Golden Zip, il、euh, y a un maxi, h n trois titres qui va sortir ou qui vient de sortir. Ça s'appelle Welcome to the 70s. Et on vous le disait, une actualité、euh, chargée, hein, pour le groupe、euh, Rouen n a i s Lyonnais, puisqu'ils seront le jeudi 26 février au Periscope à Lyon-Pérache et le mardi 17 mars au Mardi du Grand Marais avec en première partie,、euh, non, ils seront en ils première seront... partie, hein, ouais,、euh, du groupe、euh, parisien, il me semble, h n qui s'appelle Stock in the Sound pour une soirée qui sera coproduite donc par les Mardis du Grand Marais. Et aussi Lusique, le label rouennais. Voilà. Bah tiens, puisqu'on parle de, de Riorge, on va rester du côté de, de Riorge pour retrouver notre soirée blues de mardi dernier. On vous a fait découvrir les, les Mountain Men.、Hein. Voici maintenant venu le tour d'un trio lyonnais qui se font appeler les Monofocus. Là aussi, rencontre, pareil, hein, dans la petite salle à l'arrière. Voilà, juste avant, ce coup-ci, c'était avant qu'ils montent sur scène. Les Monofocus dans la Belle Rock, tout de suite. Salut, je suis Freddy, je fais de la guitare, de la grosse caisse et je chante. Salut, je suis Yann,、euh, je fais des claviers, de l'accordéon, de la caisse claire, du chant. Bonjour, moi c'est Vincent et je joue du tuba et de la basse et je chante. Alors, Monofocus, c'est un projet qui a commencé、euh, pour les premiers concerts en août 2007 et quelques mois avant pour les répétitions. En fait, on a é très é t rapidement on a a très r p i d eu m e e n t envie de, de jouer devant du public. Et、euh, on a eu la chance de pouvoir le faire à travers les festivals de rue, puisque c'est un spectacle qui est né au sein d'une compagnie de rue qui s'appelle De rien merci, où on avait envie de monter un projet qui était plus、euh, de l'ordre du concert, de la musique amplifiée. Nous,、voilà. on appelle ça de l'électroblues forain. trois éléments bah, où ouais, Liane fait, fait plus toute la partie、euh, électro, les machines, tout ça. Vincent, lui, il amène le côté tuba, fanfare, guaille aussi. On, a, on, a, on adore toutes les, les guailles f o r a i n e s tout ça. Et puis moi, voilà, j a i s plus, plus guitare, blues, tout ça. ça Je pense qu'on n'a pas eu la même culture de blues dans, dans nos études et puis dans les musiques qu'on a pu faire auparavant, mais c'est vrai qu'on a, a, a trouvé au fur et à mesure de l'écriture des chansons qui composent le répertoire ou des musiques des points communs avec au sein de différents blues, C'est vrai que dans la musique électro, il y a, à mon sens, pas mal de choses qui sont communes au blues, notamment dans la dimension un peu trans, répétitive, etc. Et c'était une chose qui nous a, qui nous a, oui, donné un petit peu des fils rouges comme ça au milieu des compos qu'on a pu faire,、ouais. Il y a un univers sur scène,、euh, mais qui, qui... Pour nous,、euh, est plus globale que ça, puisque c'est aussi lié aux photos qu'on utilise pour un peu、euh, mettre sur les plaquettes ou sur notre album, etc. C'est、euh, quelque chose qu'on、euh, qu qualifie souvent de rétro-moderne, c'est-à-dire des, des images qu'on、euh, qu qu peut penser datées, un petit peu anciennes. On travaille beaucoup avec le noir et blanc, avec des poses longues en photo, etc. Pour les éclairages, on a des choses qui sont finalement assez douces, de l'ambre, des petites lumières au sol, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une atmosphère un peu intimiste, comme ça, qui permet d'avoir une. Une palette peut-être plus large par rapport aussi à l'énergie qu'on dégage au niveau de la musique quoi, ou qu'on veut dégager. Donc, y a, y a, voilà, ça nous permet d'avoir comme ça des éléments qui nous évoquent des choses qu'on essaye de, après de, de traduire en musique. Il y a une imagerie qui est aussi assez proche des arts forains dans l'ensemble. Notre premier album est sorti en septembre dernier. Le disque a été terminé au mois de juin 2008. Il est sorti une première fois vraiment sans distribution au mois de septembre. Et à partir de février, on va le trouver normalement un peu partout via Irfan, qui est un distributeur qui s'occupe notamment des ogres de Barbac et puis de plusieurs groupes. Et il sera aussi disponible sur cd1d.com, qui est un site du label indépendant Jaring Effects qui distribue à la fois la Musique en ligne et aussi qui permet d'acheter les disques et puis de les recevoir à la maison.、Quoi. Le titre de l'album c'est Fratelli Bruti. Il y a un mélange d'italo-bourguignon pour certains morceaux il y a certains titres qui sont chantés en italien et il y en a un qui est chanté en anglais dont les paroles ont été écrites par s e r i n o un ami à nous. On a exploré des tas de pistes pour ces premiers morceaux. On a eu des tas de façons de faire différentes. Voilà, je pense qu'on va en explorer encore d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se fait à trois. C'est un vrai groupe. Les Monofocus, donc en interview, on les remercie encore une fois. Et ce coup-ci, on va pas faire un petit coucou à Baba, on va faire un petit coucou à Pierrot hein, qui a sonorisé、oui. donc les Monofocus du côté de, de Riorge. Beaucoup plus de monde pour cette deuxième soirée à Riorge qu'on avait eu l'opportunité de voir pour le, la reprise hein, avec les Bewitch Hands on the Top of Our Heads. Et ça fait plaisir, on espère que bah, ça va continuer à monter en puissance comme ça qu'il va y avoir de plus en plus de, de monde. d e nouvelles têtes aussi hein, du côté de Riorge ce qui fait plaisir. Et un public assez jeune, c'était pas gagné d'avance pour une soirée blues, mais les jeunes se sont bien mobilisés et franchement ça l'a fait. Qu'est-ce que t en as pensé de cette soirée, Sylvain Moi j'ai bien accroché. Ouais, beaucoup, beaucoup. Non, il y, le, il y avait le blues traditionnel et puis celui plus futuriste, c'était bien complet.、Ouais. Euh, les Monofocus, évidemment, et comme toujours dans la Belle Rock, partenaire des Mardis du Grand Marais, donc en session live ce soir. Trois titres aussi pour eux, deux titres tout de suite.、Euh, Psyche Rock, je sais pas si c'est le titre, mais en tout cas ça nous fait vraiment. Pensé, c'est quasi une, une reprise, on va dire.、Hein. Bah ouais, Pierre-Henri.、Ouais. Reprise donc de Pierre-Henri et un autre titre enchaîné tout de suite en live des gringos que vous retrouvez donc sur leur album. Vous avez écouté l'interview, l'album qui est disponible sur cd1d.com. Psychi Rock des gringos en live tout de suite dans la Belle Rock, c'est les Monofocus. Excellent Monofocus Trio Lyonnais en live ce soir, enregistré au Mardi du g r a n d Marais à Riorge, mardi dernier. Une session que vous pourrez retrouver à partir de demain sur le podcast de l'émission http://labelrock.blogspot.com. o d u b e s l s h l a Et puis encore un autre extrait de cette session, plus du m o u n t a i n m e n aussi qui reviennent juste après la pub. Et si vous voulez encore du Monofocus, et、eh、bien un seul conseil c'est cd1d.com. Allez acheter leur propre. Premier Album Fratelli Brutti. Voilà, on revient tout de suite dans 2 minutes 46. Label rock. La rock électriquement très satisfaisant. Virgin Radio. r o a n Cette année encore, l'équipe de la chorale est à l'honneur sur le 89-4. Tous les matchs de championnat retransmis en intégralité. Et pour chaque match à domicile, des places à gagner sur Virgin Radio r o a n Virgin Radio. r o a n Pop-rock, electro, reggae, world. Deux heures de son, pas comme les autres. Le meilleur. C'est dans la belle rock. Et la Belle r o q u il nous reste encore plus de 40 minutes d'excellent son. Ça va, Sylvain Comment ça va la grippe Tu tiens le coup Ça va très bien.、Ouais. Bon, bon, ça s pas, pas la grippe des oreilles en tout cas. Ça ramène, ce non, soir. ça r a m è n o n ça va, ça va. ramène. Bon, très bien.、Euh, Mountain Men, ils sont en session live ce soir. Deuxième titre,、euh, on aura trois titres hein, pour vous ce soir. On vous rappelle que l'album s'appelle Springtime is Coming qu'il va sortir le 20 mars prochain. Et、euh, bah, voilà, deuxième titre de notre premier groupe hein, qui a sévi du côté de r i Orge Mardi dernier pour un blues un petit peu plus traditionnel, mais vous allez voir quand même bien rêche quand ils volent. Allez, monsieur Ian Barefoot, la parole est à vous. Cette chanson, ça s'appelle Hellhole. C'était le solo du spectacle en fait. なぁ Sets now. Balfour drew so badly. en Des Mountain Men en session ce soir dans la Belle Rock avec Sylvain au coeur, tout simplement. Voilà, je t'ai invité. Oh, yeah, voilà. Hell Ho、oh、Deuxième titre.、Hein. Là, on vous rappelle l'album Springtime is Coming. Ça arrive, ça arrive, puisque ça sort le 20 mars. Avec dessus pas mal d'invités et de très bonnes surprises, je n'en doute point. On va rester du côté de, de la France avec une nouveauté française signée par un groupe qui se fait appeler Un homme et une femme. Nouvel album qui s'appelle Opium. Ça va sortir sur le label.、Hein. du groupe Un label qui s'appelle Kitchen Music. La sortie est prévue pour le 16 février prochain.、Euh, nouvel album, hein, le groupe qui dit avoir eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Un enregistrement fait en 13 jours du côté d'Amsterdam. Le tout résultat de, des mois d'écriture et l'arrivée de ce nouvel album Opium avec dessus 10 compos entièrement écrites en français. Comme quoi on peut faire du rock et continuer d'écrire en français. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, je vais pas te dire le contraire, Exactement. Un homme et une femme, tout de suite un extrait de cet album Opium, ça s'appelle Deux Plumes. Deux Plumes accrochées dans les cheveux, et le jour qui p a i n e déjà les façades dans tes mains. d e gamins parlent. ページ :1 million d h o m e s sur des chevaux en été, et ces bêtes qui se regardent et courent à la mort. Un couteau tiré, l'Ouest s'adore.Ton histoire e t grande aventure o n couru l m o n entier. Des déboires et la fuite au galop, parti la tête en fumée. Avec toi, d e plumes tirées, décochés, e saignés, e saignés, e saignés e e <musique> n t i è r e s L'histoire du monde entier t'emmène avec elle au galop d u f u m e t t o u c h e au front, la flèche est tirée. De plus m'accrocher dans les cheveux, et les bêtes te regardent, elles se voient dire adieu. Les gamins, je t a i m e les histoires au feu. L'histoire e ラ t ラ grande aventure ッ n ッラッラッラッラ m ラッラッ entier ラ e s déboires et la fuite au galop p a r t i e ッラッラッラ e ラッラッ m é e ッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッラッ n ッラ e ラッラッラッ Un homme et une femme de plume s tirés de l'album Opium, ça sort chez Kitchen Music le 16 février prochain. Comme quoi, et ben voilà, hein, on peut faire du très bon rock, même si on est né、euh, du côté de, de la France. Oui, ben, de toute façon, on sent qu'il y a Dominique A ou Diablo g o m e qui sont passés par là aussi. Comment e fait Exactement. exactement. Tiens, on va rester du côté de la France avec une autre、euh, légende de la chanson、euh, franco francophone.、Hein. Monsieur, je dis bien monsieur,、euh, monsieur Christophe m i o s e c le breton qui a en ce moment une actualité plutôt chargée. Oui, il,、euh, il est en train de faire une tournée avec Ian Tiersen. et Il sera d'ailleurs c l e r m o n t f e r r a n d à, à la coopérative de mai、euh, le vendredi p r o c h n prochain, le 6 février. Et pour les fans, Canal va diffuser un court métrage, donc s'appelle Le genou blessé et l'homme debout avec Christophe m i o s s e k donc sera le 4 février à 22h30. Voilà, donc pour tous les fans, hein, la tournée, on rappelle, coopérative de mai vendredi prochain, 6 février, mercredi de la semaine prochaine à partir de 22h30, le court métrage. Et pour en finir avec les news de m i o s s e k sachez qu'il bosse actuellement sur son 7e album en compagnie d'artistes dont Yann Tiersen pour une sortie. Prévu à l'automne 2009. Je t'en prie, fais-moi confiance. Encore cinq secondes, encore une heure, même si je merde en permanence. Ça ira peut-être mieux ailleurs, car je serai en permanence. Ton angélique enfant de cœur, la coupe aux lèvres de préférence. Le b o i traîné q i r e n p l a i t e オーマー、ベルリノフォンス、キャ フランス、紅白、どうせた、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、 s ne sont pas comme les autres. another curve. Ah, J'adore The Phantom Band, tout premier album pour ces écossais. 9, 9 morceaux hein, pour un album franchement assez exceptionnel, il faut bien l'avouer. L'album s'appelle Checkmate Savage, disponible d'ores et p r é s e n t sur le net. Hein, si vous allez sur le site du label hein, Chemical Underground, distribué en France par p i a s e je crois que ça sort dans quelques semaines. Un album enregistré donc entre 2007 et 2008 avec derrière les consoles Paul Savage, l'ex-Delgado. Voilà, très, du très bon son hein, dans, dans la belle rock de Phantom Band. Sylvain, puisque Simon n'est pas là, c'est à toi que revient la tâche de nous faire bouger un petit peu. Nous... C'est、voilà, toi qui m'y colle. Voilà, c'est toi qui t'y colle. On parle concert. Bah, il va falloir aller à Clermont, je pense. D'accord falloir...、ouais, ouais, On va、ouais. tous déménager à Clermont. Ouais, parce que le 4 février, il y aura François Viraud à la salle Camille Claudel. Et le 6 février, sera Mieusec, x d o n c on vient juste d'écouter un grand classique. Donc、euh, à la coopérative demain. Voilà, tout simplement. Et puis, puisqu'on parle encore de, de concerts,、euh, on va aller du côté de Lyon au Transborder samedi prochain. Je sais que c'est une soirée qui est très attendue dans la région.、Euh, avec en première partie le producteur、euh, de Reims hein, qui s'appelle Yuxek. Je parle des Birdie Nam Nam. Les Birdie Nam Nam qui vont assurer la, la promotion de leur nouvel album. Un album qui s'appelle Manual for Successful Rioting, sorti il y a tout juste deux semaines. à noter que les Birdie Nam Nam, s'il n'y a plus de place pour le Transborder, pas de souci. Aussi, un autre concert dans la région, ça sera du côté de Clermont, justement, à la coopérative de mai le mercredi 25 février. o The, the,、uh -huh. yeah. the u n wordsmith the we're here manual, crazy keep e thought, w e coming soon, o n s u u r r the o for you, riot of o u pushed n inside inside can't never. d d life, r by, s be The a that w works this、yeah. nervous courage in the verses. Watch this pony show go circus.、Yeah. Big top hip hop, h e r o of i n g swamp rock. Abstract artifact with no country、yeah. dialect. Rap in the coach up, raps on c r a c k with the straps、yeah. and the whole stuff. Bud like red butter shack when I'm most up Amped on smack and they claim they the chosen The game needs close up This is word association Live t o e friend s Break a break of one、two. This is Texas man Music that moves you And moves with you Make you scream out Goddamn When it h i t you This is word association Live t o e friend s Break a break of one、two. This is Texas man Music that moves you And moves with you Make you scream out Goddamn I had a vision of a sound being dropped, so aware of its position, fell in love with the stillness. And the chaos from the meeting caused some swelling in the speakers. The force behind the silence turned to screams from the dreamers.、I、stay cable car connected, able bodied weapon, a mass, capable of ass, orations p a s t money making, rappers for the taking. So I took my time when I baked them. In the i scenario, the world's about to break. When idiot shot a missile, the plagiarist followed suit, the file but for being forced to shoot. and then when Shot with his own missile inside of a flooded courtroom. Kabul b a n g e m a b l e d a frame in its political game. It's a pitiful shame. High little exchange. Shake with the innocent c h a i l The so-called dangerous slaves. r e a r r a n g e m a n t h a t super cave animal. Boss man. f u r m o candle is o n the handle. Putting everything together so I c o u l d dismantle it freely. I'm a sham. I'm a d o smokers, which o u please. I'm always the anomaly. You h a r t h m o、oh, oh, ah, absolute, if you're x c e p t i o n a l I a n t the b e a s monsters. You've always, for some reason, hate still greens. Don't try to understand how I see such a confusing story. n a m Nam pour commencer. Worried, on vous rappelle que les b u r n i n Nam Nam seront en concert à Lyon hein, ce samedi 7 février avec en première partie le producteur de Reims, Yuxek. Si vous n'avez pas eu la chance et si, je ne sais pas, peut-être c'est sold out ou pas, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais à mon avis, avec une affiche comme ça, ça doit, il ne doit pas en rester masse. Ah, en tout cas, un autre concert prévu dans la région, les b e r d i Nam Nam, donc sans y u s a c ce coup-ci,、euh, qui seront à Clermont, à la coopérative de mai, le mercredi 25 février. Et puis,、euh, bah, MC Sylvain, avec sa casquette ce soir, attention, rap dure, ça rappe dur. Ça rappe dur.、Ouais. Binary Audio Misfits,、voilà, c'est un maxi 3、euh, titres. On a passé les 3 titres hein, au cours de ces 3 dernières semaines. On rappelle un nouveau projet franco-américain avec、euh, bah, des personnes qu'on connaît、euh, bien quand même. Bah, il s'agit déjà, Enfin on a d'un côté le rock、euh, du groupe. groupe Toulousain Experience, donc on commence à bien connaître Ex Diabolo Gum, et d'un autre côté, le hip-hop des Texans de The World Association. Ouais, donc、euh, rappel vite fait sur、euh, comment ça s'est passé, tout simplement la magie de l'internet. La magie de l'internet, voilà l'échange de fichiers, tout bonnement. Et ben, en tout cas, donc、euh, ce premier single va sortir. Il s'appelle Brain Drain Generation EP, trois titres, et ça sort le 12 février prochain sur le label Dora Dorovitch. Voilà,、euh, dernier titre en session live pour nos grenoblois, n o t r e Duo franco-australien des Mountain Men. Springtime is Coming, c'est le nom de l'album, ça sort le 20 mars prochain et c'est aussi le titre de notre dernier titre live ce soir Les Mountain Men dans la b e l Rock sur le 894 avec les Grands Marais. C'est sûr que ça va moins cartonner quand m ê m e That I have a s o m e thing to say. The time is coming. The time is coming, baby. The time is coming. <laughs> It's known to everyone that h a v e a chance to know the love they have and how. See you scooting on. It's all up to step out. You have yourself in the g r o u n d You're gonna find you're gonna nothing to c o m p l a i n about. Maybe I shouldn't be all thinking of. But nobody ever taught me how to pray. I'm not sure that I h am not bullied. Or have I killed that I have a s o m e thing to say? The time is coming. Merci aux Mountain Men. Springtime is coming, c'est aussi le titre de l'album. On vous le rappelle, Springtime is coming, l'album qui va sortir donc le 20 mars prochain. Un grand merci à Mr. Matt, hein, le, le Savoyard, et son acolyte Ian, l'Australien.、Euh, du beau monde hein, des, au mardi du Grand Marais. Prochaine séance, il faudra attendre un petit peu. Oui, ce sera le 24 février, ce sera Alistair de la chanson rock parisienne, c'est une chanson très tendance, enfin, un peu nonchalante, comme, comme ça pourrait faire penser aussi à d o n Dolo qui était passé, Dont on avait fait la première partie、euh, il y a quelques temps déjà. C'était en 2007 des, des, 2007. des nouvelles tiens, de Dondolo qui est en train d'enregistrer du côté ou qui a même fini. Je sais pas si c'est mixé ou pas. Mais en tout cas, un nouvel album de Dondolo prévu pour l'année 2009. Enregistré bah, vraiment pas loin. C'est dans le 71 loin,、ouais. du côté de, de Melee avec justement Pierrot、euh, à la console. Pierrot qui nous a sonorisé notre session Monofocus ce soir. Dernier extrait justement de Monofocus.、Euh, on vous rappelle que l'album s'appelle Fratelli. Bruti, et c'est justement ce titre, Fratelli Bruti, qu'on s'écoute. C'est notre dernier live de ce soir, profitez-en, on revient juste après ça. De la petite prestation de Monofocus. Nous en profitons pour remercier l'équipe qui nous a accueillis ici à Riorge pour vous donner rendez-vous ce soir, un mardi. C'est parfait. Nous vous rappelons également que notre premier album, intitulé Fratelli Bruti, sera bientôt en vente chez tous les bons disquaires par l'intermédiaire du label Irfan et également téléchargeable sur cda.com. C'était Monofocus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'était Monofocus. Nous aussi, on peut parler comme ça. Toi aussi, Sylvain, tu peux parler comme ça Ouais, ouais, je suis là. Ouais, t'es là,、hein. Roger, tu me copies. Ouais, Monofocus, Fratelli Bruti. Donc,、euh, dernier extrait de notre session live dans Label Rock. Label Rock que vous retrouverez la semaine prochaine, évidemment, sur le 89.4 entre 18h et 20h. Voilà. Oh. <rire> euh, voilà donc le banjo magique hein, de, des monofocus et le patois aussi, italo-bourguignon. Ça ne s'invente pas.、Oui. En tout cas, vous l'avez compris sur le, la petite pub à la fin cd1d.com. Il faut absolument se procurer ce superbe album. Et puis il y aura un album hein, qui ne va pas sortir en 2009, mais 2010-2011. Ils n'ont pas l'air d'être pressés, les garçons. En tout cas, on leur souhaite une très bonne continuation. Et encore un grand merci à toute l'équipe de Rior. j'ai les groupes pour nous donner l'autorisation, comme ça, à chaque fois de, bah, de faire des, des captations, c'est plutôt、euh, tranquillou. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, donc entre 18h et 20h sur la Belle Rock. Merci, Sylvain. Oui, j'essaie de tenir toujours ouais,、euh, ouais. face à la grippe. Ouais, non, mais on, ça, on va s'en sortir. Et puis、euh, la semaine prochaine, retour, c'est promis de votre petite Anglaise préférée, Sarah, qui sera donc avec nous sur le 89K demain. Les infos à partir de 7h30 jusqu'à 9h et des émissions en local aussi tous les jours de la semaine entre 13h et 17h.、On On va se quitter avec、euh, une nouveauté. Tiens, nouvel album de Matt Ward. C'est prévu pour le 17 février prochain. L'album s'appelle Old Time sur le label 4AD. Décidément, très en forme en ce moment.、Euh, distribution assurée par Beggars Banquet. Cinquième album solo pour le chanteur folk américain. C'est vrai qu'on avait eu des nouvelles de lui en 2008 hein, sur le projet du duo She and Him. En tout cas, sur ce nouvel album en solo, l'artiste qui évoque comme toujours hein, son admiration pour Roy Orbison. o u Buddy Holly. On retrouve aussi pas mal d'invités, dont Lucinda Williams. Voilà un album rempli de qualité et de simplicité. Un extrait tout de suite. Never had nobody like you. Ciao, ciao. à la semaine prochaine. C'était la Belle Rock. Salut.